Bienvenue dans cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 211 e Bonjour Léna. Bonjour Pierrot. Euh, vous êtes bien sur Radio Campus Lille. Nous sommes un peu malades à cause sans doute de la tempête. Mais euh, qui est plus malade que nous C'est la radio. En fait, euh, la radio, euh, son émetteur est tombé à cause du vent, euh, de la tempête de la semaine dernière. Et donc en début d'émission, on voulait juste vous, vous signaler que vous pouvez faire des dons pour aider euh, notre chère radio que pour le moment on peut pas diffuser sur les FM. Ou en tout cas, on est aidé par des copains d'une autre radio associative. Donc voilà, il y a des dons, on va vous mettre le lien nous sur la page Facebook, mais en tout cas, vous tapez, vous allez même sur le site de Radio Campus Lille, vous pouvez aider facilement et euh, ça serait très chouette. Voilà, pour cette petite intro, euh, coup de main. Bah oui, non mais il y a raison de le faire. Donc au programme les on a quoi Ah oui pardon excusez excusez-moi je pensais que tu allais enchaîner. Euh, ben moi on commencera cette émission avec un groupe de Melbourne de Melbourne pardon qui nous livre un EP à la fois cinématographique, à la sauce indienne psychédélique, tout ça tout ça. Alors, ça eu un peu rien dire ce que je viens de dire mais, mais vous allez comprendre. Euh, ensuite on ira du côté de Manchester avec l'un de mes derniers coups de cœur et là on sera plutôt sur une pop mélancolique mais en même temps un peu feel good. Euh, on restera encore un petit peu en Angleterre mais du côté de Bristol cette fois avec un petit post-punk euh, au côté arty expérimental que moi j'aime beaucoup et puis on finira aux états unis d'Amérique avec un mélange euh, de dream pop des années 90 et euh, de psychédélisme des années 60 voilà un petit peu le programme et bien de mon côté on va écouter euh, du noise psyché euh, qui vient de Milan On va également, écouter également la nouvelle sortie, une de nouvelles sorties d'Abibi Funk. Je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas c'était fin d'année 2021. Un classique de la synthétique wave française. Ouais. Euh, un groupe majeur des années 2000 plutôt indie. Et après on verra comme à chaque fois à la fin, si on a le temps, on a plein de choses dans le sac super super et ben euh, moi je vais commencer par mon premier morceau. Donc euh, le groupe s'appelle Glass Beam, il s'agit d'un trio originaire de Melbourne. Ils ont sorti leur premier EP en juin dernier sur le label Research Records. Le EP s'appelle Mirage et c'est une collection de quatre morceaux instrumentaux aux influences psychédéliques comme je te le disais dans l'intro, cinématographique et indienne voire bolivienne. Alors pourquoi Parce qu'en fait le père de, du fondateur en fait de ce de ce groupe, il a Il est d'origine indienne et il est tombé sur euh, un DVD, euh, je ne sais plus quand, euh, euh, d'un hommage à je ne sais plus qui. Et, euh, et en fait, il a découvert tout un pan qu'il aimait beaucoup de la musique, ça lui a donné envie d'en faire. Et donc, il a allé un peu puiser au niveau de ces influences-là. Oui, parce que dans ce DVD, en fait, euh, c'était un hommage à Georges, je n'ai plus son nom. Et euh, il euh, sur scène, ils étaient accompagnés d'un euh, orchestre symphonique euh, indien. voilà. Donc euh, ça s'écoute très bien euh, Ces 4 morceaux Là moi je vais vous passer euh, Le morceau qui s'appelle Torus C'est un peu le, le, le, le tube Et si on a le temps en fin d'émission Peut-être qu'on passera euh, un autre morceau Qui est un peu plus dansant Mais ça euh, on verra Donc Torus tout de suite de Glassbeam C'était glasbeam avec le morceau taurus, taurus comme les taureaux, on est bientôt dans le mois des taureaux, euh, ça va bientôt arriver, pourquoi je vous dis taureau Parce que je suis taureau, voilà. <rire> Et tu es pour les Chicago Bulls. C'est moi quand tu dis euh, glasbeams, au début je j'entendais glasby comme Gatsby comme Gatsby le magnifique. Ah non, mais c'est parce que j'aime les bouchers. C'est vrai, tu es malade. Ouais. Moi ouais. ouais, aussi, c'est marrant ça. Ouais, c'est dingue. Ça change. Hein. Euh, on enchaîne, on part à Milan avec euh, The Glut. The Glut, je sais pas comment on dit. The g l u, g -L -U The Glots on va dire ouais. Ils viennent de Milan avec un troisième album qui a été produit par Bob DeWitt euh, Qui a produit notamment A Place to Burry, Stranger ou encore Gnode Et là au programme c'est une noise psychédélique Et euh, l'album s'appelle Ungrateful Heart Sorti chez first Club Records Et nous on écoute euh, le morceau Machia J'avais oublié qu'ils étaient aussi violents eux <rire> Oui j'étais en train de, de, de... Si vous voulez tout savoir j'étais en train de dire à oh, Mais c'est plus que du noise ça Et <rire> eh oui Machia, c'était pas Machia sous système C'est le nom <rire> du morceau Machia Là c'est The Glutes Peut-être qu'ils sont gluten free Ou non justement Ils sont anti gluten free voilà. euh, Et ben on va écouter là euh, Deux morceaux D'un de mes derniers coups de coeur Du moment Euh, on est sur de la belle pop orchestrale, atmosphérique, un peu mélancolique, mais un peu feel good feel good en même temps. Donc ça change radicalement de ce que tu viens de passer. Donc le groupe s'appelle Mewn, M-E-W-M. Euh, ils sont quatre, ils se sont formés en 2018 à Manchester City. Et euh, ils ont sorti leur premier EP euh, le en décembre 2021, donc en format cassette et digital sur le label Simone Records le P s'appelle Landscape Unchanged et en fait il y a 6 chansons au total qu'ils ont bien eu le temps de bien confiner parce que l'enregistrement était décalé plusieurs fois à cause de la pandémie et non pas de la pandémie pandémie pandémie pandémie c'est une référence à un film exactement trouvez lequel dans les commentaires et on vous enverra euh, je ne sais pas quoi ah, encore un t-shirt brodé euh ouais Ouais ouais ouais Là tu sais pas sur quoi tu t'engages oh, Remarque si ça peut être un peu Info, info Nike Ouais voilà euh, Donc le premier morceau qu'on va écouter S'appelle Dull Paradise Et le deuxième qui euh, s'en suivra à la chaîne S'appelle I See It Now Part 1 Dull Paradise de Moon tout de suite C'était Moon, euh, c'est euh, enfin non, pas Moon, pas comme la lune, Meun, genre je sais pas du tout comment le prononcer, Pierrot. Moi, bon, je pense que tu m'aideras pas non plus, toi, de si, ton côté. Si, ça me fait penser aux inconnus, Meun, Meun. Voilà, bon coup de cœur, je vous conseille d'aller écouter le l'EP, il y a encore un autre morceau euh, qui est très très bien, euh, I, on, I Only Take You, ou quelque chose comme ça. On est dans la peu près aujourd'hui, excusez-moi, mais euh, voilà, allez écouter tout ça. Et ben on va enchaîner avec dernière sortie, euh, je dis dernière, mais je pense que c'était fin d'année 2021, d'Abibi Funk. Euh, une compilation ou un album ressemblant les plus beaux titres de soula Album qui s'appelle Chants Amazing. Donc, qui est soula Majitsoula C'est un artiste, chanteur et activiste amazing qui est installé à Paris dans les années 90 et euh, qui est emblématique d'une nouvelle euh, vague d'artistes algériens apparu dans les années 80, où il y avait notamment Idir pour le, le plus connu. Et donc lui, ce qui fait comme son, c'est euh, de la disco, du high life et du funk dans ses productions. C'est assez dansant, c'est assez pop, hein, comme toujours, à BB Funk, ils arrivent à trouver euh, ces sons euh, qui nous font danser et avec des sonorités euh, très orientales. Et, euh, et c'est vrai qu'il est très, très militant, notamment sur la, la cause euh, Amazig. Lui, Amazig. Amazig. Euh, dans le sens où il se dit, je suis artiste, chanteur, tout ça, mais je suis euh, avant tout militant et la musique me sert à faire ça. C'est un des moyens et il le revendique complètement comme le revendiquer notamment il dire. Et donc on va écouter le morceau Netsewet Nag euh de Magid Soula. di Vincent ricreaatneni ho tellu kunici amden hubamden sei zure de sous là comme euh, donner des sous là <rire> et oui la radio a eu un, un accident euh, assez assez grave avec son émetteur qui est tombé euh, sous la, la tempête et donc euh, n'hésitez pas à nous aider voilà euh, un petit don hein, euh, à hauteur de ce que vous pouvez que ce soit 5 euros ou 5000 euros euh, on prend <rire> voilà voilà c'est on mettra votre nom dans notre coeur c'est ça Et eh bien, euh, après euh, ce magi-tsou-là, qui était euh, magi-stral, euh, on va écouter euh, quelque chose de tout frais, tout récent, encore en Angleterre, mais cette fois à Bristol, avec le trio euh, Minor Conflict. Euh, là, on est sur de l'alternative, plutôt post-punk, euh Euh, avec un son minimal et légèrement dissonant des choses que j'aime bien moi alors j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur eux parce que pour l'instant ils ont sorti qu'un morceau en janvier et c'est dans le cadre de la compilation slowdance 2021 du label londonien slowdance recordings que c'est sorti euh, donc je vous préviens tout de suite Le morceau commence par une longue introduction avec un espèce de chant des sirènes pour vous vous embarquer ensuite dans une espèce de rythme saccadé à coup de, de petites notes de harpe qui se répètent et une basse comme on les aime, je trouve ça assez sympa, donc Minor Conflict avec le morceau Office Block, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. about roofs doors and windows My office block knows knows names of mo wayss My office block chews and spits chunks of nothing My office block rubber rings down your stream of thoughts My office block hums themes from TV shows Office blocks are, futures fossil parks where office blocks stay. Oh, uh, Jim, Hayes. était euh, minor, minor minor conflict pardon avec le morceau office block voilà voilà Et ben on enchaîne avec un classique de la synthetic wave même un monument je pourrais dire avec euh, le groupe Ruth R U T H euh, Ruf euh, right. un monument de synthetic wave qui était sorti en 85 sur l'album Polaroid Roman Photo Voilà ça c'est connu bah on va pas on va écouter le même titre Polaroid Roman Photo et c'était le projet de Thierry Muller qui a été réédité en 2010 par le label Angular Recording Corporation et qui était présent à peu près au même moment, ou peut-être avant 2010 sur la compile Bip de Barnbad donc c'est un tube et j'avais envie de le réécouter et de le partager avec vous dans l'émission Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille flash actualité russe. Ah. <rire> on fait des blagues c'est très drôle. Russe, non, euh, comment tu dis le, le avec un russe. Ruth. Russe. Voilà, c'est ça. Et c'était le morceau euh, Polaroid Roman photo, qui si avait pas compris, c'est le dit plein de fois dans le morceau. <rire> euh et bien on continue avec euh, pareil un espèce de duo, c'est un duo Je sais pas, je sais pas. Si si. Ouais. Euh, widow speak euh, est-ce que tout est simple dans la vie Pierrot Bah non pas trop bah je pense par... pas non plus parfois ça peut mais, mais euh, c'est bien ce que nous affirme les widowdow speak avec euh, le morceau euh, qui va suivre. Euh We do speak pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le duo formé par la chanteuse compositrice Molly Hamilton et par le guitariste Robert Robert Earl Thomas euh, Bobby. <rire> Qu'est-ce qu'il J'ai pas compris là. Robert euh, on les appelle Bob. Euh, ah oui, euh, leur, son nom. Il Robert, il s'appelle Bob. Ah, oui, j'ai compris. Voilà. Euh donc eux, ils sont originaires de Brooklyn et se sont formés en 2019 et actuellement ils sont signés actuellement et depuis un moment ils sont signés chez Capture Tract. Euh, Euh, sur ce label là que moi j'aime beaucoup alors c'est un projet euh, caractérisé par de beaux arrangements à chaque fois assez chaleureux euh, qui puisent euh, leur inspiration dans la dream pop des années 90 mais aussi le psychédélisme des années 60 alors ils ont pas mal d'albums à leur actif, moi je te propose d'écouter euh, l'un de leurs derniers singles qui s'appelle Everything is Simple c'est pour ça que je te disais ça dans ouais. l'intro et qui est sorti le 4 janvier donc Everything is Simple de We Do Speak euh, je crois qu'ils ont fait la galette des rois en même temps qu'ils l'ont sorti c'est possible c'est simple Peace. Écoutez We The Speak avec le morceau Everything Is Simple. Euh, un petit morceau euh, tranquille, euh, aux beaux arrangements, comme je je le disais, c'est toujours assez joli. Euh, voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Top, top, top, on va partir sur un autre style euh, plutôt hip-hop. Yes. J'ai toujours ma petite phase où j'écoute du son des hip-hop des années 90. C'est vrai que ça fait plusieurs émissions où tu termines euh, ton dernier morceau avec un petit la morceau Ah ouais Ouais ouais c'est le deuxième Ah bah tu vois hein Mais il hey, suffit de deux et on en fait une généralité vrai. Ça va vite C'est vrai, c'est dingue ça C'est dingue On va écouter le rappeur Prodigy Pas le yes. groupe un peu foufou <rire> électro C'est un rappeur euh, rappeur qui faisait un qui a été connu pour son duo euh, Mob Deep Qui a, qu a cartonné Et là on écoute un extrait euh, de son album solo qui était sorti en 2000 Et... Euh, h son premier album solo qui était sorti chez Lou de Record. Et euh, ma foi, on a toutes les bonnes recettes du rap des années 90. Et on va écouter le morceau uh -huh. oh, yeah, Kipitowow. Oh, uh, yeah, hey yo, I break bread ribs hundred dollar bills pill on the codies and number four whales write a book full of medicine generate Mills to the album only for more sales we used to cash those on the block of cris now it's paid shows promoters post our bills was Only if the math is real If we can't match numbers, then you can't have the head Nigga in charge of shit Live nigga rhymes all this Pardon, P-dub shines regardless Remorseless, haunt niggas like guys My advice for a get like that This thing twice before you move on and Put jewels on it, who want it? Loose niggas make the news when we start forming Snatch strikes off a of nigga's uniform Often, don't it pass it though If you're way out to jurisdiction Why niggas bullshit on the grill? I fuck around, Dunny, this most real, I keep it though, nigga Let me back up for him. let me back up, go, go Why niggas bullshit on the grill? I fuck around, Dunny, this most real I gave birth to your whole style, and fail, I'll do it, fail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 Odigi, euh, la moitié de, du groupe Mob Deep et euh, le morceau c'était Keep It Très bien, très bien tout à l'heure je vous ai présenté en tout début d'émission le groupe Glassbeam et je vous ai parlé euh, d'un autre morceau euh, un petit peu plus dansant euh, bah, je vous propose de l'écouter euh, dès à présent, le morceau s'appelle Rattlesnake, un peu alors il me semble que Kinjizar, disons un morceau ou un album qui s'appelle comme ça Ah ouais, non ouais, je, vais vérifier. je pas, vérifie. vérifier. Bref, euh, pour conclure cette émission, tout de suite, on est qu'il Rattlesnake de Glassbeam. C'est la fin de cette émission euh, de Goodbye Kevin sur Radio Campus Live. On vous rappelle encore une fois euh, que vous pouvez faire un don pour nous, pour aider la radio justement à euh, à financer les travaux de réparation du mât d'antenne. Et aussi, on vous a pas précisé, mais la semaine prochaine, le vendredi 4 mars et le samedi 5 mars, il y aura des soirées de soutien euh, de prévu, d'organiser. Euh, voilà, vous trouvez toutes les informations sur le site. Notamment au Locaria. Voilà. Euh, nous on vous dit merci on vous remercie et euh, on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine de bonne humeur, allez au revoir